Je dormais. Pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné Il est trop tard Mon enfance est si loin Il est déjà demain Passe, passe le temps Il n'y en a plus pour que je t'aimais pendant que je t'avais l'amour s'en est allé il est trop tard tu étais si joli je suis seul dans mon lit passe passe le temps il n'y en a plus liberté d'autres longtemps enchaînés il est trop tard certains se sont battus moi je n'ai jamais su pas passe le temps il n'y a plus, plus pour longtemps. longtemps pourtant je vis toujours je fais l'amour m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais pour l'enfant que j'ai fait pas se passe le temps il n'y en a plus court très longtemps pendant que je chantais Pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.